Ser Urach egina izan den azken urte hauetan eta, beriziki, ze den haintzina joiteko. Minsalariak ziren Anais funosas bake bildeako president ordea, Paul Rios lokarrikoa, Henri Duhalt, bake prozesua bultzatzeko muntatua izan den komisioaren parteidea, eta Raymond Kendal, Interpoleko zuzendari oia, eta Nazioarteko kontaktu edo areman taldeko parteidea. Main ori, foro eta main hortan, gehiago, da, puntu Donc, on a commencé la matinée en essayant d'analyser et de réfléchir sur la manière dont avaient été élaborées les recommandations et surtout sur leur contenu. Euh, maintenant, la dernière table ronde, elle a plutôt vocation à réfléchir au comment, c'est-à-dire comment ces recommandations vont pouvoir être mises en œuvre dans le cadre du conflit basque. Alors, pour répondre à cette question euh, particulièrement compliquée, euh, on a quatre acteurs euh, qui sont présents autour de cette table ronde et qui participent chacun, à leur manière et avec leur expertise, euh, au déroulement du processus de paix. Donc il y a d'abord Anaïs Funozas, que tout le monde connaît, qui est coprésidente euh, de bac -E euh, Paul Rios, qui est coordinateur de l'Ocari, Henri Duhalte, qui est membre de la commission pour impulser le processus de paix, et Raymond Kendall qui est membre du groupe international de contact. Donc tous ensemble, en fait, on va essayer de réfléchir à la manière dont ces recommandations vont pouvoir... Enfin, quelles concrétisations vont pouvoir connaître ces recommandations dans le cadre du conflit Ce qui est quand même, finalement, une des questions les plus difficiles et aussi les plus importantes. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Anaïs et à Paul, c'est d'abord de savoir... Ces recommandations, elles sont sorties déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est de savoir quelles avancées ont déjà été possibles euh, euh, sur, sur la base de ces recommandations Anaïs pour ce qui concerne le Pays Basque Nord et Paul pour ce qui concerne le Pays Basque Sud. Anaïs. Et vous n'en avez négligé. Donc, moi, je pense que dans le cadre de, de ces recommandations, euh, il y a des avancées communes. Des avancées euh, qui, aussi bien euh, au Pays Basque Nord qu'au Pays Basque Sud, euh, ont euh, une influence ou euh, ont permis euh, de mettre déjà... Euh, certains pas euh, dans le cadre de ces recommandations-là. Donc, euh, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Euh, Brian Curin en a parlé dans son introduction. Euh, Véronique l'a aussi euh, rappelé. C'est notamment euh, dans le cadre de ces recommandations, euh, l'adhésion euh, des deux collectifs, à savoir le collectif des prisonniers euh, politiques basques et le collectif des réfugiés politiques basques. Donc, Pour, euh, pour nous, en tout cas pour Vakebidea, ça a été euh, le premier euh, grand moment euh, de ces recommandations-là, euh, de voir euh, que euh, nous avions deux acteurs très importants euh, dans la résolution du conflit qui reconnaissaient euh, l'exercice qui avait été fait à, à Bilbo et à Ilunia lors des forums sociaux et qui donc acceptaient la méthode proposée par cette société civile qui a décidé de, de faire avancer ce processus de paix-là et qui, positivement, répond à ces recommandations-là. donc Maintenant, évidemment, il va falloir discuter de, de ces apports-là, comment, euh, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on est, qu est d'accord, etc. Mais, euh, voilà, euh, ces recommandations-là ont commencé euh, à se mettre euh, en place, ou au moins à mettre euh, des acteurs en mouvement, des acteurs euh, nommés en mouvement positivement dans cette réflexion-là et dans l'acceptation du dialogue et donc euh, de l'échange entre cette société civile et, euh, et, la, et leur engagement et leur rapport. Pour le Pays basque nord plus précisément, alors euh, je crois que pour nous, ce qui a été le, le plus important depuis notre création et depuis le forum... Pour Bayonne, au lendemain de, de l'annonce ou de la présentation de ces recommandations-là, le collectif des, euh, des réfugiés politiques basques a euh, rendu public un euh, long euh, bilan, hein, une longue réflexion qu'ils ont menée pendant deux ans, à savoir euh, depuis la mise en place euh, d'Aïété. Et ça a été le premier acteur qui, euh, qui est venu saisir Bakibidea et demander. Euh, d'aider euh, ce collectif-là à euh, socialiser et euh, instaurer un dialogue entre euh, euh, les composantes de cette société civile qui souhaitent agir euh, sur euh, le processus de paix et construire positivement avec euh, l'ensemble euh, des acteurs de cette société civile-là. Donc nous, on a organisé une rencontre, donc, euh, une rencontre qui n'a pas été publique, parce que pour nous c'était important euh, d'instaurer des... Euh, Des, des lieux de dialogue et euh, au lendemain de cette présentation-là, il y a tout un travail qui a été mené et qui est en train d'être mené avec différentes organisations et qui a vu euh, le jour euh, le 15 février dernier, alors lors de la venue de, euh, de Christine Taubira, Madame la Ministre de la Justice, et avec une société, 26 composantes de la société civile qui disent, eh bien, ici il y a un processus de paix. Ici, il faut qu'on avance sur la question euh, euh, des euh, conséquences du conflit. Nous avons deux acteurs qui se sont engagés et qui proposent euh, de leur part euh, des solutions. Donc, allons discuter et allons construire le retour euh, de ces individus-là. Et pensons-le ensemble avec eux et construisons construisons ensemble et toujours euh, pour qu'on euh, puisse passer des étapes et arriver à construire cette paix juste et durable. Donc, oui, euh, ces recommandations-là, elles sont en train de se mettre en place pour nous. Euh, C'est le, le départ, mais naturellement, en tout cas au Pays basque nord, il y a euh, déjà des discussions, il y a déjà des acceptations, que ce soit d'acteurs, que d'une société civile qui accepte qu'il faut considérer eh uh, de, de processus de pela réellement comme des acteurs positifs et donc les aider et construire ensemble cet avenir là Bueno, nikustut, eh, ori. Paul Rios, Lucagikoa. Bueno, alde batetik eh, mesu bat eh, zabaldu nahi genun, eh euskalgizartea bak prozesuaren protagonista izan behar zuela eta eh bueno, pues laguncho oroa ongietorria da, baina eh, argi genun erronka honen aurrean ardura geurea zela eta sentzu horreta nuzte dut eh, bueno, pues, foro oso balagarria eh, izan dela baita gomendak ere eh, euskal protagonista euskal protagonista izan behar duela het is een politieke En dat is is En En En het is En espetxe politika berorreta mantentzen sen, elkarrisketa eskasa zen eta bar. Eh, aukera berriak topatu eta sortu behar genituen eta bueno, pues sortze e, dago go gomendioen eh garrantzia. E, bueno, pues bere aurkezpena eta gero jaso zuten e, babesa garrantzitsua eta oso plurala izan sen. zen. Eragile politiko eta sozial geienek ekarpen realistak sirela, eh adierazi zuten, eh ikuspuntu desberdinak eh jasotzen situtzenak eta irekitsaiak eh sirela. Eta hortik aurrera, eh ba gomendioen edukienguruko iritzi trukaketak egitea berreskoa izan da eta aintzakartuak izateko lenean jardutea, eh bueno, pozbake prozesuan pausu berriak ematen laguntzeko. Eta duela gutxi ik ga het proces aan de herhaling van Garen Chichoak en Kusiditu. Ik ga proces en Kusiditu. Ik het proces en Kusiditu. Ik proces van en Kusiditu. Ik ga het proces aan de herhaling van Garen Chichoak en wat Ik ga het proces de herhaling van Garen Chichoak en Kusiditu. Ik ga het proces van Eta bestetik, eh Joanden astean, eh bueno, pues etaren desarme eh ordan ordenaturazko lehen pausu bat eman zen eta bueno, justo oraintze bertan jakin dugu beste komunikatu bat eh iragarri duela etak, e, esanez eh prez dagoela, ba hori, arma guztiak hori de bueno, depositoetan edo ba ez dakit toki es dakit zen toki tan, baina bueno, eh hori sartzeko prez dagoela en daar was, batekin eta een pues ya en het was een art uit eta bueno pues, ja e, e, e, e, e, bueno, pues e, de het is bueno, pues, symbolisch ook hier, eh, niet koste wat er is, u racht zou óók zo grandich zo adela. Is eh, daar wat karinieriticija? Justo eh, asteonetan, en eh, eh, Harold Gooden eh, gutumvat, ba, is Harold Good en zela Ipar Irlandan, eh, desarmeren lekukovat. Het is verà bera óók zo argy, is atendú. Is eh, da la eh, pro, sa proces onen namijerado bukara, oso garrantzitsua da jakiteko beste egora, egora batean gaude gaudela eta bueno pues hau gusti bueno, nikusten daiko ba hori perspektibarekin ikusita nikusten hori orrera poso ondiak e, direla ez hori bakarrik e, beste alde ikusi dugu hori beste eremu batzuetan hori kolaborazio desberginak e, sortzen ari garela en eh, eh, bueno alderdi politiko eh, guztia, bueno eh, toki desberdinetan etxe eh, ari eh, direla eta bueno pues ni gusteudut soriones momentu honetan eh, ...san desakegula eh momentu naiko onbat, batean gaudela eh, bake prozesuan noski bai quero comentatuko dugu hori saltasunak eta ba badaudela baina gutxienez berriro Se a, aukera, bat e, sortu dugu eta, bueno, pues orain erronka d'a, apraut, Merci beaucoup. Euh, pour finir un peu ce bilan euh, des avancées qui ont déjà été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations, euh, il faut aussi parler de la création de la, et de la mise en place de la Commission pour impulser le processus de paix. Et donc, M. Duhalt, euh, vous qui en êtes membre, euh, je vais vous demander de nous expliquer en quoi elle consiste et quel est son rôle, notamment par rapport aux recommandations. Oui. Bon, d'abord, euh, je suis très flatté d'avoir été choisi pour euh, représenter ce, ce conseil pour euh, propulser le processus de paix. Mais quand je regarde les premiers rangs, là, il y avait des membres du conseil qui étaient beaucoup plus euh, compétents que moi, beaucoup plus euh, pour euh, vous porter la parole, qu ce que, parce que je vois, j'aperçois des journalistes, des avocats. Euh, J'ai bien porté moi-même la bonne entre guillemets la bonne parole. Mais il y a une quarantaine d'années dans les prétoires, mais pendant 35 ans, je me suis contenté d'entendre les, les autres parler. Donc euh, je sollicite bien sûr votre indulgence. Surtout que je vais parler d'un bébé, d'un mouvement qui est né il y a deux mois. J'ai à côté de moi, fort heureusement, un grand frère, un grand frère de 4 ans, et qui va nous servir d'exemple. J'en suis sûr. Euh, parce que, donc, euh, Baké -E Bidéa et Locari, lors du forum social, ont imaginé donc de créer un conseil pour impulser le processus de paix. Quelquefois, on l'appelle le conseil euh, de promotion du processus de paix. Je préfère cette deuxième formule, mais enfin, c'est une opinion purement personnelle. Euh, donc, euh, nous avons été présentés à, à la presse euh, basque et espagnole le 23 décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez, nous n'avons que deux mois d'existence, à peine un peu plus de deux mois. Nous ne sommes même pas structurés encore. Nous devons euh, nous organiser, euh, choisir... Euh, je sais que le comité international de contact a un président, un éminent président... Et nous devons donc faire la même chose. Et je crois que c'est à l'ordre du jour, d'ailleurs, de, de la prochaine réunion. Nous sommes composés, alors ça, ça me paraît intéressant, nous essayons de représenter le mieux possible la, la population. Et nous sommes composés de personnes venant d'horizons très divers. Euh, ayant des idéologies, des idéologies euh, personnelles Si euh, euh, Il y a donc euh, des avocats de Saint-Sébastien, de Bilbao, euh, excusez-moi, il y a des journalistes. Euh, J'ai une collègue, une collègue euh, espagnole, enfin qui, est, euh, je crois, exerce à Bilbao, une, euh, et qui est juge. Voyons. Elle est juge et présidente de la Chambre sociale du Tribunal supérieur de justice du Pays Basque. Alors, vous voyez, nous sommes tellement euh, de création tellement récente que je n'ai pas eu l'occasion encore de m'entretenir avec elle euh, au sujet de sa carrière. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la paix euh, au Pays Basque. Euh, mais quand je vois qu'elle est à la Chambre sociale... J'ai moi-même été à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Pau. Et je vous dis cela parce que nous, nous, sommes, nous sommes magistrats, donc tous les deux, mais nous n'avons pas, euh, pas été parquetiers, nous ne sommes pas des porteurs euh, d'accusations, des farouches porteurs d'accusation, je ne veux pas dire que tous les parquetiers le soient, mais il peut, il peut, peut s'en trouver. Et nous n'avons pas siégé non plus, ou très rarement, au pénal, et nous n'avons pas eu à condamner euh, pour des délits ou, ou des crimes. Nous sommes dans le social. Et, et, et moi, en ce qui me concerne, je, je m'excuse de parler euh, un peu trop de moi, mais euh, j'ai été pendant 18 ans euh, juge d'instance. Et autrefois, on appelait ça euh, juge de paix. On a dû estimer que l'appellation n'était pas assez reluisante. Et on on l'a transformé en juge d'instance, qui pour la plupart des gens ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, et je le comprends mais juge de paix, c'est-à-dire qui est là pour essayer de faire régner la paix entre les gens. Et pendant 18 ans, il m'est arrivé d'essayer de concilier les gens. Puis je suis passé à la Chambre sociale, où là aussi on applique le droit du travail, qui est à mon sens, euh, enfin pas le droit lui-même, mais les juridictions du travail sont des juridictions de conciliation, qui essaient euh, au maximum de concilier les gens, et à qui, lorsqu'elles n'y arrivent pas, elles sont bien obligées de trancher. Je vous dis tout cela parce que euh, j'ai donc été confronté à ces problèmes de conciliation, de transaction. Il m'est arrivé très souvent de faire des transactions. Alors je rappelle au passage qu'à la base des transactions, je parle sous le contrôle des, des avocats, j'espère qu'ils ne me contrediront pas, à la base d'une transaction, il y a des concessions réciproques. C'est une règle d'art. Il faut que chaque partie fasse des concessions. On n'a jamais vu Une partie fait de tout, faire toutes les concessions, et l'autre pas. Je vous propose de méditer, de méditer cela. Euh, bien, alors ce groupe, donc est, je le rappelle, est de, de création très récente. Nous avons eu... Alors nous sommes chargés, notre but, je crois que vous m'avez posé la question, que, à quoi servons-nous Alors nous devons euh, promulguer... Essayer donc de promulguer les recommandations qui ont été euh, arrêtées par euh, Baquet et Bidéa et Locari. Et alors là, par le moyen de... Je crois que nous commencerons par avoir des petits séminaires pour approfondir euh, chaque question, pour savoir vraiment de quoi l'on parle, et donc euh, approfondir. Et ensuite, alors, d'aller porter la bonne parole. Nous sommes un peu... Euh, ce qu'on appelait autrefois, les, parce que je suis jeune depuis pas mal de temps maintenant, on appelait ça les VRP, je crois maintenant, ça doit être les commerciaux. Nous sommes là pour présenter, euh, présenter ce qui a été euh, donc, euh, arrêté par, euh, dans ces recommandations, pour contacter donc, des gens, des, des hommes politiques, des hommes et femmes politiques, des partis politiques, des syndicats, des associations... Lors de notre dernière réunion, euh, un de nos membres a parlé de contact avec l'Église. Et oui, pourquoi pas, voir avec l'Église catholique, par exemple, euh, ce qu'elle en pense, le la contacter. Et ça, il faudra voir ce que l'on peut faire. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est facile, avec, avec, avec personne. Euh, donc voilà, euh, nous envisageons de nous rendre... Alors je crois que deux membres ont déjà été... Euh, au Parlement de Strasbourg, ça a été fait. Nous pensons aller à l'Assemblée, à la Chambre des députés espagnole, à l'Assemblée nationale française. Voilà pour euh, présenter, donc, euh, pour dialoguer, pour euh, recevoir des observations et concernant euh, ces recommandations. Voilà, alors nous sommes, euh, je le répète, un mouvement qui a deux mois. Et nous, avons eu le plaisir de rencontrer, il y a deux ou trois jours, à Saint-Sébastien, le comité, je ne veux pas commettre d'erreur, comité international de contact, qui, lui, euh, a quatre ans d'existence, de, qui, en ce qui me concerne personnellement, m'a produit une, très, très, une excellente impression, m'a paru être composé de gens extrêmement compétents et qui ont déjà fait du travail alors c'est pour nous un grand frère un grand frère sur lequel on compte il s'est proposé de nous aider et nous comptons bien bien sur lui et je pense que nous aurons tout intérêt à nous rencontrer régulièrement et à correspondre voilà en gros ce que je peux vous dire pour l'instant Merci euh, beaucoup. Donc, à travers ces trois premières interventions, on a pu faire un, une sorte de bilan d'étape d'aujourd'hui, ce qui avait été euh, déjà réalisé pour mettre en œuvre ces recommandations. Euh, ce qui apparaît quand même très clairement et qu'on ne peut pas nier, c'est le caractère pour l'instant très unilatéral de ces avancées. Et donc, Monsieur Kendall, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quelles avancées sont encore possibles tant que l'on restera dans ce contexte d'un processus euh, unilatéral Alors, je dis bonjour à tout le monde. J'essaie de me récupérer de, de mon expérience traumatisante euh, d'hier après-midi au sein de la justice française. Je ne parlerai pas trop là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire. Je suis comme vous. J'ai horreur qu'on me prend pour un con. c'est exactement ce qui s'est passé hier. Et ils ont choisi deux collègues, puisque je fais partie de la profession qui était plus jeune que moi et moins expérimentée. Et là, vraiment, on se foutaient de ma gueule. Enfin, l'expérience était très intéressante. Ça ne m'a pas empêché de dormir hier soir. Et je pense que Franchement, une réaction de ce genre, de la partie d'une justice nationale d'un pays tel que la France, on se met en ridicule. Et enfin, et, et juste pour vous donner un peu de détails, c'est que la commission rogatoire sur laquelle on était interrogé concernait une affaire qui s'est passée dans la région de Bordeaux en 2008. Alors, évidemment, en 2008, notre comité n'existait pas. Et à partir de là, L'interrogatoire euh, s'est étendu sur des questions, par exemple, euh, ce que je pensais, de la, ce qui s'est passé la semaine dernière à Bilbao. Je dis, mais attends un peu, comment vous pouvez faire un lien entre cette affaire de 2008 à Bordeaux et ce que je pense de ce qui se passait la semaine dernière Alors, inutile de dire que c'était un exercice. Pas de Marpa mais Love her qui. Alors, qu'est-ce qu'ils essayaient de prouver? Je n'en sais rien. Alors, maintenant, juste, juste pour situer euh, la, les relations maintenant entre la Commission dont vous avez parlé et, et notre Comité. Nous, dans notre Comité, effectivement, ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble. Nous pensons et nous voyons d'ailleurs que dans la région et au Pays Basque, les acteurs locaux s'impliquent de plus en plus dans ce processus de paix. Et dans notre idée, si on pouvait passer certaines de nos activités à la Commission, d'abord, ça nous dégagerait un peu de, de, de notre travail, mais en même temps, ça passerait le, le bâton un peu à des gens qui sont vraiment impliqués dans la raison, région. Et ça, ça c'est le but éventuel de notre opération. Et effectivement, on, on va travailler ensemble pour s'assurer que ça se passe. Et l'autre chose, puisqu'il y a eu des événements euh, ces dernières semaines assez importantes, et j'ai appris il y a à peine dix minutes que l'ETA le a fait une déclaration ce matin pour dire que la première opération qu'ils ont faite comme Brian l'a expliqué, c'est que nous, on avait déjà dit dès le départ que c'était le début symbolique euh, d'une opération qui ne peut plus s'arrêter. Et en effet, semble-t-il, dans leur déclaration de ce matin, l'ETA a confirmé. Donc, on est, on est toujours sur la bonne voie. Et que les, les cyniques, les sceptiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le fait est qu'un processus a commencé. Alors, on avait parlé, puisqu'il y avait une, une question à la fin de la dernière séance, qui se pose. C'est que dans ce processus, on a des gens qui veulent rendre des armes, des munitions, des explosifs. Et du fait que les deux États français et espagnols ne veulent pas participer à cela, ça pose un problème. Parce que à qui ils peuvent rendre maintenant ce qu'ils veulent rendre Et ça pose la question à savoir, euh, dans nos esprits, comment on peut faire dans un processus de paix s'il y a deux acteurs très importants comme les deux états concernés qui ne s'impliquent pas et bien entendu ça nous casse la tête depuis euh, 3-4 ans maintenant euh, c'est des, des états d'ailleurs qui disent euh, qu'ils ne nous reconnaissent pas notre groupe ils ne connaissent pas en revanche ils nous connaissent euh, juridiquement hein, parce que <rire> C'est un détail, mais c'est peut-être le début d'une reconnaissance pour nous. On peut dire qu'on est reconnu maintenant par l'État français. Mais euh, dans cet état de choses, on dit, comment on peut faire si les deux États ne s'impliquent pas Alors, on réfléchit là-dessus et on réfléchit sans. Je me dis, il ne faut pas oublier que dans cette région, il y a un gouvernement basque. Il existe. Il n'a jamais, pour nous, pendant les quatre ans, euh, ils se sont intéressés à ce qu'on fait, mais ils ne se sont jamais vraiment impliqués dans le processus. Alors, on commence à voir que ça change aussi. Et je pense que si, euh, eux, ils peuvent se substituer. ...à l'état espagnol dans ce domaine de, de, de, de décommissionner les armes et tout le reste. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la commission de vérification, ils ont été convoqués à Madrid par un magistrat aussi. Et c'est l'Indacori qui a accompagné ce groupe à Madrid comme disait Brian, ce qui est, est un élément très important et une expression, à mon avis, de volonté de sa part, de, de s'impliquer réellement maintenant dans tout ce processus. Et je me suis en train de poser la question, de dire, est-ce que lui, éventuellement, pourrait, de sa situation étant euh, chef du gouvernement régional, Est-ce qu'il ne pourrait pas se proposer pour être le récipiendaire éventuellement des armes, le dépositaire, tout ce qu'on veut Donc, ce qui fait qu'on peut dire que le, progr le progrès qui a été fait il y a, euh, depuis quatre ans, c'est inimaginable. Et ça prouve aussi à quel point, puisque on parle de la société, société civile, l'influence qu'on peut avoir, il faut dire qu'aujourd'hui, et sur le plan mondial d'ailleurs, l'action des organisations non-gouvernementales apporte ses fruits dans beaucoup de domaines. Et je crois que vous, la preuve en est que vous aussi au niveau non-gouvernemental, avec toutes les associations concernées, peuvent avoir une influence euh, importante au niveau politique. Et c'est même très encourageant, d'ailleurs, qu'on trouve des représentants, euh, des députés, euh, des, des sénateurs euh, français, ici, aujourd'hui. Ça ouvre déjà un, un moyen de transmission d'idées, de, de communication, qui n'existait pas avant, ou qui n'était pas efficace avant. Donc, c'est pour dire que, euh, surtout à mon âge, je suis très optimiste. <rire> je ne peux pas me permettre d'être pessimiste maintenant. <rire> euh, donc, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'espoir dans ce qui se passe. Et donc, le simple fait, parce que ça paraissait être un, un énorme problème que les deux États Euh, ne s'impliquer pas. Pour moi, maintenant, il, il me semble qu'il y a une possibilité maintenant de, de, de, ré, de réaliser du progrès. Et je pense que ça passera assez tôt maintenant. Ces deux États, ils n'auront pas le choix. On arrive à un point où ils seront obligés de s'impliquer qu'il le veuille ou non. Et ça, pour moi, c'est le grand résultat de toute l'action qui a été prise par tout le monde dans la région depuis ces dernières années. Merci. Merci beaucoup. Euh, donc, Monsieur Kendall, vous avez expliqué que l'apport des acteurs euh, non étatiques, enfin, l'apport acteur des, des acteurs qui ne sont pas les États, euh, est susceptible de jouer un rôle déterminant dans l'avancée du processus de paix en permettant de contourner euh, l'obstacle des États, y compris en matière de désarmement, puisque vous étiez en train d'expliquer que le gouvernement basque, par exemple, pourrait jouer ce rôle euh, de facilitateur et de, pas, quel est le bon mot, mais de consigneur, en tout cas, des armes. Euh, J'ai envie quand même de vous poser la question à tous, parce que je pense que c'est aussi la question qui intéresse le public, de savoir dans les grandes thématiques qui sont au cœur des recommandations, c'est-à-dire le désarmement, les prisonniers, la justice transitionnelle, jusqu'où vraiment on peut aller dans l'avancée du processus sans que les États ne s'y impliquent Et ensuite on verra plus tard comment on peut impliquer les États, mais d'abord ça. Jusqu'où, qu'est-ce qui est possible de faire vraiment dans ces trois thématiques sans les États Nous on pense. Euh... Dans Bac et Vidéac, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses et on est convaincu que, depuis Aïté, euh, la société civile a su euh, se doter euh, d'outils ou de lieux de réflexion pour faire avancer ce processus et de l'impulser. Et, et les recommandations en, en sont les, euh, les preuves. C'est parce que euh, une société civile, parce que malheureusement, on ne va pas se mentir, L'ensemble, de la société civile euh, n'est pas d'accord encore, mais une partie de la société civile consciente des blocages décide, et là je rejoins ce que dit euh, M. Kendall, d'avancer, d'avancer sans les États et euh, de déterminer euh, quel doit être l'agenda euh, sur les conséquences du conflit, un agenda déterminé avec donc, ces acteurs euh, sociaux-là, avec l'aide de ces experts-là, pour faire avancer ce processus de paix-là, et avec l'objectif de rendre impossible de ne plus être en faveur d'un processus de paix. Et c'est réellement euh, la raison qui nous a poussés à construire ces recommandations, des recommandations euh, contraignantes, pour tous. Il n'y a pas euh, de... Enfin, j'entends ce que dit euh, Henri. A, a... Oui, Moi, j'aime pas le terme de concession parce que ça nous met dans un rapport de perdant-gagnant et, et l'enjeu pour moi de, de ce processus, c'est comment on arrive à ce que tout le monde sorte gagnant de ce processus-là et y trouve euh, son compte. Donc, on peut énormément avancer, notamment donc, sur cet agenda-là, sur cette société civile euh, et que cette société civile, elle devienne règlement euh, le garant et le seul garant de ce processus de paix qui va jusqu'au bout, parce qu'il euh, va falloir arriver à des accords. Euh, les accords, ils ne peuvent, peuvent pas être uniquement euh, des accords ou de partis ou de syndicats. Il va falloir que la, euh, la population adhère à ce processus de paix-là. Donc, sur toutes ces questions-là, nous, on pense qu'on peut avancer. Après, évidemment... Peut-être que techniquement, on va se retrouver face euh, à des problèmes, on le voit. Aujourd'hui, on a une organisation euh, armée ETA qui, euh, mais qui continue au lendemain d'Aïté euh, de franchir des pas, qui accepte donc, euh, ces recommandations-là et, euh, et qui veut aussi euh, aider à construire ce processus de paix-là. Mais nous, on pense que euh, si on arrive, nous, à instaurer des lieux de débat... Si on arrive à se mettre d'accord, si on arrive à accepter le dialogue entre nous, entre les acteurs euh, de ce conflit-là, on va pouvoir amener les États à devoir prendre leurs responsabilités et euh, arriver à ce qu'ils euh, fassent ce qui devrait être normal dans n'importe quel processus de paix, à savoir régler les conséquences du conflit. Et quand je parle des conséquences du conflit, c'est l'ensemble des conséquences du conflit et euh, avec... Euh, l'accord euh, de cette société là donc oui euh, par l'adhésion de cette société civile là on va pouvoir avancer sur l'ensemble de la problématique parce que nous en tout cas dans Bakibidia l'enjeu qu'on s'est donné et, euh, et pour le Pays Basque Nord c'est encore plus compliqué parce que n'ayant pas un territoire défini on est nous dans une double problématique une euh, partie de la société qui a donc vécu Euh, ce conflit-là, d'un côté ou de l'autre, un mais une majorité d'une population qui ne connaît pas l'existence même euh, de ce conflit-là. Donc, imaginez euh, sa solution. Donc, euh, IET, les recommandations, c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, il faut qu'on arrive à informer cette population. Il faut qu'on arrive euh, à, à lui faire comprendre à, lui, euh, à ce qu'elle soit actrice, parce qu'autrement, on va pouvoir avancer, un secteur va pouvoir avancer, mais si on n'a pas une société qui accepte, une population qui accepte, on va pouvoir faire un chemin, mais du coup, l'obstacle, ce ne sera pas forcément l'État qu'on a en face, mais la population elle-même qui n'a pas compris le chemin qu'on est en train de faire. Donc, euh, nous, pour Babekebidia, c'est ça le gros enjeu aujourd'hui, euh, comment, euh, comment faire, sachant qu'on est persuadé que c'est cette pluralité qui permet de faire avancer les choses et, et on le voit et, et je crois qu'ici les quatre structures qu'on est on est d'accord pour dire on a l'impression que que ça patine on a l'impression que ça avance pas mais avec un peu de recul on est arrivé euh, à un nouveau moment dans notre processus de paix et euh, il y a quatre ans personne n'aurait parié sur un moment pareil Il y a quatre ans, on n'aurait pas parié sur un forum pour la paix euh, dans cet amphithéâtre euh, de Bayonne. Euh, ouais, on est sur la bonne voie, et, et, euh, et je pense que, autant que la communauté internationale, c'est cette société civile qui a les clés de ce changement et euh, qui a les clés de l'implication de l'ensemble des acteurs de ce conflit. Paul, je vais vous permettre de compléter, mais je vais aussi compléter ma question et rebondir en même temps sur les premières questions qui m'arrivent du public. Euh, le rôle de la société civile euh, comme acteur du processus de paix qui permette de motiver, on va dire, euh, euh, l'intervention des États, est-ce que ce rôle se limite à ça C'est-à-dire, est-ce que c'est un rôle de soutien au processus de paix pour enclencher l'action des États, Ou est-ce que la société civile a une action concrete, technische, dingen die ze euh, zelf inzetten. is te doen. En het. is een moment eh konbentzutanago hori be, e, beraien laguntzarekin asko serresago izango dala, pues bake, bake procesua, baina, e, eske, baina ezin dituztela nois nola etanon e, así niet zoals het proces. Audagure is dat er da gure el carvisicha, gure torquisuna, torquis, een torquis, een torquis, een torquis, een torquis, een torquis, een torquis, een torquis, En torquis, een torquis, Ez hemen, Euskal Herrian edo Euskal Gizartean, bezik, eta adibidez gela honetan. E, hemen hanistazun zabal bat badago, e, eta hori aprobetsatu behar dugu, hori e, akordio eta aile gatxeko. Eta hemen akordioak e, lortzen baditugu. Maar als je niet acuut bent, het proces van de verhouding van de proces de verhouding van de proces van de verhouding van de de verhouding van van de verhouding de proces van van de Gustis is democratisch, Adela. Ustis is democratisch. Ustis is democratisch. Ustis is democratisch. Ustis is democratisch. Ustis is Araso is dat, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, het etarequin, da etarequin, etarequin, etarequin, is. etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, dugu, etarequin, vale, pues bueno, Holanda etarequin, Ordun, etarequin, etarequin, etarequin, etarequin, was in muwichera, was in izegitera, was in accordio tara yachera, eta emen, e, nicustutori, e, kudia tu di Chakegu, bon, e, ditugun e, ara su gustia. Eta bestelan eske beti, e, bones bueno, dekite, asco tan iguales, beti chitenarigara ori, campotik ori, irtin bedea, eta irtin bedea, mendago. E, asco eskerchendute, asa no searteco adituen kolaborazioa ideeën deia berriak sortzeko pizkat ba esateko guri hori badagoela irtenbide bat e, e, ez dakit irtenbide berriak hori bilatzeko baina eskin finean ...artu hartu berdi dugu hori e, erantsukizuna eta ikusten hori aprobetxatu ber dugula holako esparruak e, eta esparru geiago e, bueno e, sortu ber ditu hori da e, akora bakarra mantu Compléter un petit peu ce que dit euh, Paul. Moi, je crois que très concrètement, on peut décider euh, de faire l'exercice pour nous en tant que société, en tant qu'habitants qu de ce territoire. Euh, quelles sont, euh, dans le cadre de ce processus, les étapes qu'on est prête à assumer, euh, qu'on est prête à soutenir, et qui, à euh, chacun d'entre nous, nous garantissent. Euh, Euh, notre lendemain et euh, ben, le respect de nos droits et de nos opinions euh, demain, par exemple. Donc moi, je pense que l'exercice de comment doit être pensé le retour des exilés et des prisonniers, on peut le faire. On n'est pas des juristes, OK, on n'est pas des experts, mais on sait que demain, c'est nous, nous, dans notre quotidien, qui allons gérer cette question-là, parce qu'aujourd'hui, euh, ça doit nous concerner à tous parce que demain, ça nous concernera tous. Donc ça, on peut l'établir. Euh, avec, on le sait, toutes les difficultés que ça suppose, toutes les souffrances que ça amène de part et d'autre euh, du conflit, mais aujourd'hui, il y a déjà des exercices qui peuvent être faits. Et je pense que même dans la question du processus de désarmement, c'est pareil. On peut établir euh, les garanties... Euh, de, du bon déroulement de ce processus de paix. On en a la capacité parce qu'il n'y a que nous qui savons ici euh, quels sont les réels obstacles au quotidien et surtout, et je pense que c'est l'objectif de ce forum-là, euh, euh, ce n'est pas de parler que des obstacles, mais surtout des opportunités et de la richesse, la force et l'énergie qu'a euh, cette société, qu'elle a su montrer euh, malgré les échecs euh, passés, euh, qui est une société qui a su rebondir au lendemain euh, d'Aïté, une société qui s'est prise en charge, et euh, on peut le dire, sur l'ensemble du territoire concerné par ce conflit, euh, avance et construit, et il a été déjà dit, et moi je veux le répéter, avec euh, des, des photos qu'on n'a jamais vues, avec des, des dialogues qui s'instaurent, et je répète qu'on n'aurait jamais pensé, donc la voie elle est là, et n'ayons pas peur d'aller vers les sujets qui font le plus mal. Et c'est très dur, ça veut dire pour tout le monde de, de reconnaître l'autre, mais la clé, elle viendra de là. Il n'y a qu'une société qui est prête à assumer euh, le, le plus dur, c'est-à-dire aller au cœur vraiment du problème et du noyau qui va obliger euh, les États à, après à, à faire suivre tout ce qu'il faut faire suivre, c'est-à-dire euh, le respect euh, des droits, Euh, le cadre juridique, le cadre administratif et tout ce qui doit suivre par la suite. Alors, juste pour que, pour que tu complètes peut-être, c'est quoi justement ce noyau dont tu parles il faut, il, faut, il faut avoir le courage de l'affronter, il faut avoir le courage d'en parler, euh, mais c'est quoi ce noyau dont la société civile doit s'emparer Mais C'est euh, les quatre euh, sujets majeurs qui ont été mis dans les recommandations, tout simplement. Enfin, quand on organise ces forums sociaux et qu'on détecte ces, ces sujets-là, c'est parce qu'on sait que c'est réellement, aujourd'hui, les, les, les nœuds qu'il faut qu'on arrive à, à dépasser, sachant qu'on a deux États qui ne voudront pas donner les conditions pour le faire sereinement. Donc, n'acceptons pas ça, prenons ce débat-là sereinement et allons-y. Alors Justement, il y a plusieurs questions de la salle qui, qui, qui, qui reviennent sur cette question de l'implication des États et qui se demandent notamment, parce qu'on sait aussi qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne pourront in fine se résoudre que lorsque les États se seront impliqués, au moins à la fin. Donc plusieurs questions portent sur ce thème-là. Comment Il y a la question pourquoi, mais qui est... Pourquoi ils ne s'engagent pas Et aussi la question, surtout, comment on, on peut faire, on va faire pour qu'ils finissent par s'engager Euh, je sais pas. Peut-être M. Kendall, si vous voulez commencer. Je crois que la... Parce que cette difficulté, si je... Je, je pouvais appeler ça une difficulté. On est confronté à cela. Mais en fait, euh, on doit, à travers, à travers les, la société civile, après tout, on vit dans une démocratie. Les représentants du gouvernement sont des élus. Donc c'est nous qui sommes responsables de ça. Alors, s'ils seront renferment, parce que c'est en fait ce qu'ils font, c'est comme des autruches d'ailleurs, ils mettent leur tête dans le sable et ils ne veulent rien savoir. Alors, si la pression est telle de la société civile, il arrivera un moment, comme je disais tout à l'heure, où ils sont obligés. Est-ce qu'on peut imaginer... Que l'ETA continue à rendre des armes, l'autre jour c'était à Toulouse, peu importe, et, et que l'État reste indifférent à ce processus. Que, que vous, d'une manière ou d'une autre, vous êtes obligé d'assumer la responsabilité de recevoir un paquet d'armes sans savoir quoi faire avec. Et il est vrai parce que dans la première session, il a été bien dit que pour, pour que toutes ces choses se passent comme il faut, il faut créer les conditions dans lesquelles ça peut se passer et souvent, à la fin, c'est une question de, de créer des lois ou des conditions juridiques dans lesquelles ça peut passer. Et ceci dit... Et ça me fait penser à, à on a vu l'autre jour, le, les représentants des prisonniers qui continuent à essayer d'améliorer, bien sûr, les conditions de détention euh, des prisonniers. Alors, si, c'est comme si on apprenait maintenant comment aller créer un guide, comment traiter avec les administrations de ces pays-là qui ne veulent rien savoir. Alors, le, le, je sais que les représentants de prisonniers, ils, ils vont m'autoriser à le dire, mais bientôt, ils vont commencer un processus qui, où, pour les prisonniers individuellement, ils vont demander, à travers l'administration pénitentiaire, l'amélioration de leurs conditions. Alors, là-dedans, et dans cette manière de faire les choses à travers une administration... Ce n'est pas au niveau gouvernemental, ce n'est pas au niveau politique. Il n'y a aucun élément politique là-dedans. Alors, en face d'une série de refus, ce qui peut être le cas, euh, ça devient de plus en plus difficile pour les administrations de refuser ce genre de choses. Surtout quand c'est raisonnable et c'est juste. Et, euh, et c'est même juridiquement correct. Alors, Tout, toutes ces actions-là sont des actions qui, à la fin, c'est comme les petites irritations par rapport à l'État, ils ne peuvent pas les ignorer. Et je suis sûr qu'ils vont arriver à... Vous, vous allez arriver à, à vos fins, puisque euh, cette action collective, dans plusieurs domaines, ça ne peut qu'avoir un effet. Alors, vous êtes obligés de traverser. Je m'excuse me, auprès des représentants de l'État ici. Il y a une arrogance de la part des États qui est incroyable. Pour, pour eux, on n'est même pas capable de réfléchir sur quoi que ce soit. C'est eux qui ont raison et c'est eux qui vont imposer ou essayer d'imposer leur volonté. Alors maintenant, ils ne peuvent plus. C'est trop tard. Et je crois que c'est ce qui peut euh, nous encourager tous euh, dans ce domaine-là. Donc il faut que tout le monde travaille tranquillement dans ce domaine. Et dans un sens, on ignore l'existence des États. C'est un petit peu ça, parce que ce n'est que dans cet esprit-là qu'on avance. Donc, chacun, nous, nous travaillons tous dans nos coins, et euh, ça marche dans le bon sens, et personnellement, je crois que c'est ce qui est le plus encourageant. Merci beaucoup. Euh Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, j'espère ne pas déformer vos propos, c'est en avançant sur la voie d'un processus unilatéral et en utilisant les moyens légaux qui, qui existent déjà que euh, le processus va avancer et que finalement, les États seront à la fin contraints euh, de s'y engager. Euh, j'ai envie de vous demander vous, à, à vous aussi si vous, si vous partagez la même analyse ou si euh, vous envisagez d'autres solutions pour euh, susciter l'implication des États. Excusez-moi, je voulais ajouter un, un petit mot à ce que vient de dire monsieur. Nous avons quand même en France une garde des Sceaux euh, qui a déclaré à maintes reprises <coughs> qu'elle n'était pas pour, euh, si je m'exprimer ainsi, le tout prison. Euh, bon, bien que ça, ça doit concerner des, des actes quand même assez mineurs. Je ne pense pas aux actes les plus graves. Euh, bon. Mais elle a également précisé... Euh, Qu'elle était favorable à l'aménagement des peines, au rapprochement de, de prisonniers, au... enfin l'aménagement des peines. Et euh, j'espère que ce ne sera pas réservé uniquement aux détenus euh, français, entre guillemets. Peut-être que les Basques pourraient être également pris en compte. J'aperçois notre député, là, ici, qui euh, nous a dit que bon, si l'autre jour elle n'a pas pu répondre, si Mme Taubira n'a pas pu répondre aux questions qui lui ont été posées sur ce sujet, euh, il était possible que dans quelque temps elle se prononce. Alors nous attendons avec impatience ces déclarations. Pour revenir à la question de Magali, euh, oui, euh, c'est dans l'unilatéralité qu'on qu va amener euh, à, ce que, à ce que les états bougent, et encore plus si cette unilatéralité elle est plurielle, euh, commune et consensuelle. Et nous, à Bakévidé, on pense que c'est euh, la caractéristique de notre processus, Et, euh, et surtout la force de ce processus. Et, euh, et nous, en tout cas, ce qui nous semble, c'est que c'est ça qui est en train de se construire. Une entité de plus en plus grande, de plus en plus large, qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, ça fera bouger les États, ça fera bouger la communauté internationale, on le voit, les soutiens euh, sont de plus en plus grands. Une communauté internationale, c'est très important. Aujourd'hui, d'avoir l'international contact group ici pour nous, c'est très important. Et nous, on pense que ça s'alimente. Ça donne ici de la confiance. Et nous, on donne de la confiance à cette communauté-là que réellement, les choses avancent comme il faut. Maintenant, ça peut aussi amener l'engagement de l'Union européenne, parce qu'elle aurait aussi à apporter énormément dans la résolution de notre conflit. Merci. Euh, vous voulez compléter C'est bon euh, On va peut-être rentrer dans les questions très concrètes qui sont posées par, par le public, euh, qui, en gros, je pense, interroge aussi sur la manière dont il va pouvoir participer au processus de paix. Il euh, y a beaucoup de questions, notamment sur la justice transitionnelle, euh, notamment sur l'opportunité d'instaurer une commission vérité-réconciliation au Pays Basque sur les expériences qui ont déjà été menées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des avancées entre deux dialogues, par exemple entre les victimes euh, d'ETA et des militants, euh, et comment aussi essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une concurrence qui s'instaure entre les victimes d'un côté et les victimes de l'autre côté. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, Paul peut-être. Bueno, bañabay e, baina bai desverdiña batzuetan eh marchan ta daude martxan eh eta hoetan, jende oso desverdiña bueno parte hartzen ari da eh presoak que hm víctima desberdinak eh oh. bueno gizarte eh oh. e, mugimendutan parte hartzen duen jendea bueno jende oso desverdiña eta oso alberatzatza eta oso intesgarria da Bijra die schiedecht ja, goed, bueno, eh, piste codegutchienes vald eh, in chasortecco. Bañà, goed, bueno, Niku desverdint u weer duula, eh, serden bijra die schiedecht ja, ta serden justicia transisionala. Eh, studeert, bueno, goed, eh, Pierre Ortiz Dagota, Surasco, verajacking o duveto bañà, baña causa desverdinya dira. Eh, Niku studeert overig, justicia transisionala da. Eh, ...modu operatibo bat hori berra dizkidetzea sortzeko, baina ez bakarra. Eh, Erez dakite jarren aldaketa bat beharreskoa da, ez dakite, mm, ez dakite esparru plural a sortzea beharreskoa da... ...ta bueno, zentzurretan hori lan bat egiten ari dal, lan askotan haiko isila... ...baina oso garrentzitzoa hori baldintza sortzeko. Merci. Et honor, est-ce qu'il y a des choses qui se sont déjà euh, passées sur cette... Euh... En a... matière de justice transitionnelle, de réconciliation entre les acteurs Il y a eu une expérience menée par euh, Hachik euh, Beritus, hein, où euh, ils ont euh, confronté euh, différentes, différentes voies. Euh, et en plus, ce qui est intéressant là, euh, vraiment du euh, le, le conflit euh, qui est lié euh, à l'histoire euh, euh, du pays basque nord, donc avec... Euh, Des euh, anciens militants de l'organisation euh, ICA et euh, une de leurs victimes. Mais euh, après nous, qu'on sache, non. Euh, non, euh, pas encore. Nous, dans Bakibidea, euh, on souhaite réellement commencer à travailler sérieusement sur, euh, sur ces questions-là. Mais d'abord. Euh, Pour pouvoir rentrer dans ces questions-là, en tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut commencer par une radiographie, une radiographie sérieuse de l'état, des violations des droits de l'homme, d'une analyse des obstacles aujourd'hui juridiques, pour mieux réfléchir quelle devrait être cette justice transitionnelle qu'il faudrait mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, si on a une justice qui euh, met du temps à se mettre au service de ce processus de paix là, il va falloir se, de, se doter d'outils. Et, et c'est vrai que ce qui s'est passé hier euh, en, est, euh, en est encore euh, une preuve. Euh, on a aujourd'hui euh, un cadre juridique qui est réellement euh, un obstacle dans euh, l'avancée de ce processus de paix là et notamment dans l'avancée de... Euh, de ces recommandations-là et je pense qu'on va être tous d'accord pour dire qu'il euh, va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait pour que ces mesures d'exception euh, soient levées et comme le disait très bien Sylvia Casale dans le cadre aujourd'hui des, des lois universelles euh, les minimums soient remplis euh, au plus vite Justement il y a une question qui a trait à, à ça c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut obtenir enfin d'abord est-ce que ces règles existent qu'elles sont-elles, et comment on peut obtenir qu'elles soient appliquées euh, aux prisonniers euh, basques. Et il y a une autre question qui est sous-jacente, mais qui, alors, qui relève davantage de la table ronde 1, mais qui quand même est importante, euh, qui porte sur le statut de prisonnier politique des prisonniers euh, d'ETA. Et je pense que ça mériterait qu'on y apporte un, euh, une réponse. Euh, pourquoi, alors, euh, voilà, pourquoi parler de prisonnier politique, et ensuite... Euh, Comment obtenir l'application des règles, des standards mi euh, minimaux euh, relatifs aux droits des prisonniers Moi, Je crois que cette question-là, elle reflète très bien euh, le, nœud, le nœud du problème euh, actuel. Et je pense que, sûrement, entre les quatre, on n'est pas d'accord sur euh, la dénomination de, euh, du prisonnier politique ou du réfugié politique. Et c'est vraiment une question euh, très intéressante, parce que pour nous, euh, pour Bac et Bidea, c'est euh, surtout le reflet de, de la guerre des récits, aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'est pas en situation pour se mettre d'accord sur le passé, et donc sur euh, la nature des conséquences euh, de ce conflit-là, et la justice transitionnelle devra être là aussi pour euh, nous aider à, à ce que tous les récits existants actuels euh, puissent cohabiter euh, demain. Donc, euh, aujourd'hui, euh, bon, il y a deux collectifs, hein, euh, qui se nomment le collectif des prisonniers politiques basques et réfugiés euh, politiques euh, basques, euh, qui ont un statut euh, particulier, euh, sans, euh, enfin, je pense qu'on peut être tous d'accord, du fait même de, des mesures d'exception qui leur sont euh, appliquées. Moi, je me demande pourquoi vous voulez compliquer la vie C'est des prisonniers, c'est tout. Parce que si plus vous crée, essayez de créer des catégories qui demandent un traitement particulier, vous compliquez votre vie. Et l'essentiel, non, mais je veux dire par là que par rapport, et je crois que les représentants des prisonniers, ils ont exactement la bonne attitude. C'est-à-dire, ils, ils interviennent, ils essayent d'intervenir pour les droits des prisonniers. Et comme il a été expliqué dans la première session, euh, Sylvie a bien expliqué qu'il est bien établi qu'il y a des droits qui doivent s'appliquer aux détenus. Quelle que soit la raison de leur détention. Et ça, c'est beaucoup plus important d'avoir le minimum de ces conditions s'appliquer à tout le monde. Et naturellement, s'il s'avère que C'est des gens basques et la plupart de ces gens-là n'ont jamais été condamnés par un tribunal politique, quel qu'on soit, même si on veut l'interpréter comme on veut, c'est des prisonniers de droit commun comme tout le monde. Alors cesser, à mon avis, et c'est pratique, cesser d'essayer de, de créer des cas d'exception si on peut l'éviter. Alors, vous parliez de l'application, justement, aux détenus, euh, quel, que, quel que soit l'adjectif qu'on utilise pour les qualifier, euh, des droits, des standards internationaux euh, relatifs aux prisonniers. La question, c'est que ces standards internationaux, ils existent depuis longtemps, euh, que visiblement, tout le monde a l'air de dénoncer qu'ils ne sont pas appliqués ou peu appliqués euh, aux prisonniers du conflit basque. Donc, quels euh, vecteurs peuvent aujourd'hui être utilisés pour qu'ils obtiennent rapidement et concrètement une amélioration de leur situation Non, mais ça aussi, excusez-moi. Il est clair, euh, dans ces actions, et on n'en a pas trop parlé, mais ce qui est important, ce n'est pas simplement ce qui se passe sur le plan national, parce que ce qu'on peut se faire au, au, national, au niveau national a des limites. Et on constate qu'éventuellement, si on exerce une pression de l'extérieur surtout, les gouvernements sont quand même et deviennent éventuellement sensibles aux critiques, par, par exemple un jugement contre l'Espagne qui, qui a donné lieu à la libération d'un certain nombre de personnes, ça serait un moyen de pression qui, qui est très efficace. Et évidemment, ce côté-là, ça doit être poursuivi à travers l'Europe, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, et ainsi de suite. Donc, il y a des, il y a des moyens de, de pression qui, dans quelques domaines, ont réussi déjà. Et un pays, quel que soit le pays, ne peut pas continuer à admettre. Parce que jusqu'ici, les autres pays européens... Die hebben geen zin. Die zitten op het juge en alles. Maar er zijn des pays die komen te prononcer in dit domaine tegen de Spanjaarden. En dat ze niet Dus dat is ook een mooi soort van Die zijn heel erg belangrijk. u het gevoel zijn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 Putsch dat het was Oscar. U stuurde iemand Russiën. E, nou, bueno, pues, is dat Putin in contrast gewoon typobate e, Achilles te sturen, condena te sturen, van beti verslaa viachten is dat ik het aitcha kibat. Het is, nou, bueno, e, u e, stuurde iedere familie daar naar gewoon Nori. Moskou in onderaan, het aar aan sturen is in de 1 km, según de cárcel. Het is in het tribunaal dat het is een goede zaak, maar het is een goede zaak. Als het een casuan het een goede zaak. Het het is een goede zaak, het is een goede zaak,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 Lideren in de hoek. Er zijn er een paar, die zijn er een paar, die zijn er een paar. Uit ez, is dat het is dat het proces van het proces van het proces van het proces pas pues, in kustdorii, sauspen e, neuriolje, ke, va bokatu, sa de sa gar tuwe ardira, etas in churretan in kustdorii, MN, guisartone ta neré, sa langar in churwate e, in de piscate, bueno rasteko, eta etalor cheko. Très bien, merci. Donc on a bien compris, pour les prisonniers en tout cas, euh, les acteurs, euh, on va dire, supra-étatiques, notamment le Conseil de l'Europe, euh, sont susceptibles de jouer un rôle très important en sanctionnant euh, les États qui ne respectent pas les standards et donc en les faisant progresser. Euh, on va essayer de conclure à travers une, une, une dernière question, euh, plus optimiste. Euh, C'est quelqu'un dans la salle qui vous demande euh, quels signes ou quels sont les pas Euh, qui ont été faits par les acteurs sociaux du Pays Basque euh, qui constituent aujourd'hui une garantie ou qui peuvent, selon vous, constituer une garantie que le processus sera mené intégralement en dépit des difficultés qu'il peut rencontrer aujourd'hui Moi, je vais euh, répéter ce que j'ai dit au, euh, au début. Non, à Bac -E La réunion du 15 février, euh, ça a été euh, mais, ce qui est dit dans cette question-là. Le, le début de, de cette euh, garantie-là, euh, que, euh, dans le cadre euh, des conséquences du conflit, on, on s'engage à accompagner ces acteurs engagés euh, dans, euh, dans la résolution euh, du conflit, mais euh, réellement dans une optique euh, de retour euh, de ces individus-là. Et, euh, en plus, conscient que... Euh, Si on parle d'un retour des prisonniers et des exilés, ça veut dire qu'on se met dans une perspective d'un processus de paix qui avance, d'un processus de paix qui se construit, et donc, euh, par ricochet aussi, les autres questions qu'on fait avancer. Donc euh, oui, bon, pour moi, ça, je marquerai euh, avec cet engagement-là du 15 février. Paul, peut-être, pour vous, quelles sont les avancées qui, qui peuvent symboliser le fait qu'aujourd'hui, le processus ira à son terme het is een beetje een saldo. Ik heb het dat in het moment van het moment van het moment van het moment van het moment noiko het het moment van het het moment van het het elkarbizitza eta sentzu horretan ikusten dut eh ez dakit atzera pauso bat eh in, inorke se bloke e, lertuko. Horrialde bateti, bestetik eh nikusten dut eh kolaborazio esparru berriak eh sortzen ari direla. Eta kolaborazio esparru hoiek nikusten hori dira ez dakit segurtatesko sare bat maar als je het proces hebt, dan moet je naar de villa checken en dan moet je naar Berriac. en Bondo Dago, dan moet je naar de Gale, die je hebt, dan moet de Piscatoria, die je Egon behar dala ez daki, kompromesu argi batean gure izartean esateko e, gure iragana ez dugula errepikatu nahi eta e, bestetik e, sufrimendu esparruak e, dezagertu behar dira. E, berriro igual len jarol e, egudene gutuna zera, bueno, ipatu dut eta ik heb het gevoel dat er een heel groot de Irlanden. En ik het gevoel dat Harold, ik heb het gevoel dat er een dat Verder is het proces aan de naam, de naam, de naam, de naam, de naam, de naam, de naam, de de naam, de naam, de naam, de naam, de het is een video de een video gemaakt víctima de baan, ik heb een video de baan, ik heb een de Esbacari que la rera Jarraïcheko, eh, Baiseketa, Ori, checo ba, Daukagun, eh, Baque processual. Écoutez, je vous remercie euh, d'avoir participé à cette table ronde. On va maintenant euh, clore cette, cette, cette matinée de débat par le rapport de synthèse que va présenter le professeur Jean-Pierre Macias. Euh, comme vous le savez tous, dans la salle, il est un spécialiste du conflit basque. Euh, et je voudrais dire à titre plus personnel aujourd'hui que euh, c'est une grande fierté de pouvoir être son élève. Euh, c'est l'occasion de participer aujourd'hui C'est grâce à lui que j'ai l'occasion aujourd'hui de pouvoir modérer une table ronde sur un sujet comme celui-là. Et c'est grâce à lui aussi, c'est grâce à lui aussi aujourd'hui, que le forum se tient à l'université. Voilà. Merci. Merci infiniment des mots qui viennent d'être dits, même s'ils sont très, très exagérés. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'origine de ce forum... Et euh, on a pris d'apart part qu'on a pu en prendre, mais on est très nombreux à avoir travaillé sur ce forum, mais ces mots, évidemment, me, me font très plaisir. Alors c'est à moi qu'il revient rapidement, je vous rassure, de euh, présenter un certain nombre de réflexions, de synthèses, de conclusions, appelons-les comme, comme on voudra, pour euh, finir, en quelque sorte, ce euh, forum et cette euh, matinée. Premier, euh, premier enseignement, première remarque, première réaction... C'est un sentiment de soulagement, de contentement, de fierté, parce que euh, we did it, nous l'avons fait. Ce forum-là a été particulièrement compliqué à organiser, particulièrement compliqué à organiser à la faculté de droit. Euh, nous avons une dernière semaine agitée, une dernière journée, une avant-dernière journée compliquée, et... Finalement, tout s'est bien passé et c'est là encore vraiment grand, senti grand sentiment de fierté. Et euh, je voudrais dire et dire aux autres organisateurs, notamment à l'Ocari et à que bien sûr, l'université, ce n'est pas un partenaire facile parce que c'est un partenaire un peu complexe, qui est parfois tenu à des règles de fonctionnement un peu différentes des vôtres, mais que nous sommes aujourd'hui extrêmement contents et extrêmement fiers d'avoir pu vous accompagner, d'avoir pu permettre à ce forum d'avoir lieu ici vraiment. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il était évidemment extrêmement difficile de synthétiser et de revenir même sur ce qui a été dit, tant ce qui a été dit a été extrêmement riche, extrêmement diversifié, extrêmement technique, extrêmement compétent et qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. On s'est bien rendu compte que ces résolutions, ces recommandations, elles étaient extrêmement sérieuses, qu'elles étaient conduites et élaborées par des gens extrêmement compétents et que tout ça donnait une très grande légitimité à ce processus-là et que vraiment. Ces recommandations apportent quelque chose de plus, quelque chose de fort à la conférence d'Aïté. Ce n'est pas une espèce de survivance d'Aïté, mais c'est au contraire un approfondissement, un renforcement et finalement quelque chose de fondamental. Parce qu'on est passé de que faire à Aïté à comment faire par rapport à ce forum. Et c'est peut-être autour de cette question du comment faire que je voudrais me hasarder à faire quelques trois remarques un peu rapides. Première remarque, et ça me semble être ressorti régulièrement et de manière récurrente de l'ensemble de nos débats, c'est qu'au fond, le processus de paix que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord un défi. C'est un défi, évidemment, parce qu'il suscite des oppositions, et, mais je dirais que tout processus de paix suscite des oppositions. Mais c'est un défi par la nature même des oppositions qu'il suscite. Car, après tout, quelle est la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés Ce n'est pas tant de savoir le contenu des concessions à faire ou des mesures à adopter. C'est de faire reconnaître qu'il existe un processus de paix, que ce processus de paix est légitime, et au-delà même qu'il existe un conflit basque, et que ce conflit basque peut être réglé de manière négociée. Et ça, c'est une difficulté particulière, parce que, évidemment, ça impose une méthode particulière de résolution dans laquelle et pour laquelle les recommandations s'inscrivent. Cette méthode, et on l'a dit, on l'a répété, on l'a évoqué, c'est la question de l'unilatéralité. Les concessions faites, ou les mesures faites, les avancées faites plutôt, ne sont pas le fruit de négociations préalables. Elles sont le fruit de démarches unilatérales. Je dirais, l'unilatéralité, c'est quoi C'est finalement rendre évident, rendre visible et presque rendre aveuglant l'existence d'un processus de paix, rendre aveuglant un processus de paix aux yeux de ceux qui décidément ne veulent pas le voir. Et c'est ce sens-là qu'il faut donner à l'unilatéralité. L'unilatéralité, ce n'est pas des concessions sans fin, ce n'est pas une reddition. C'est simplement placer votre adversaire, en tout cas celui qui ne veut pas aller dans ce sens-là, devant ses propres contradictions et faire qu'à force d'étapes, à force de mesures, à force d'annonces, et la décision rendue, euh, le, comité, le communiqué pardon, rendu par ETA aujourd'hui en est encore une étape, eh bien, le processus devienne non plus évident, mais qu'il devient impossible de ne pas en tenir compte. Et c'est ça qui, je crois, est très important. C'est être capable de tenir face à cette euh, réponse ou à cette non-réponse des gouvernements que de dire, eh bien finalement, on va quand même continuer d'avancer. Parce qu'à force d'avancer, à force de mettre en place des, propos, des, des recommandations, vous ne pourrez pas ne pas voir que la société a changé. Et cette unilatéralité-là, c'est unilatéralité aussi le meilleur moyen d'associer toujours plus de personnes au processus. Et de ce point de vue-là, et on l'a dit, on l'a répété, l'accumulation des forces, l'accumulation des soutiens, et on l'a parlé, et Brian Turin l'a évoqué, à mon avis, avec euh, grande pertinence, euh, l'évolution du gouvernement euh, de la communauté autonome basque, de ce point de vue-là, c'est la preuve que quand ça devient si évident, il y a de plus en plus de gens qui étaient sceptiques, qui étaient un petit peu, j'allais dire reluctants, mais j'ai du mal moi aussi à passer au Français, euh, qui étaient réticents à pouvoir rentrer dans le processus, qui vont finalement y rentrer, et que cette accumulation de forces, elle va rendre encore plus intenable la posture de ceux qui, décidément, ne veulent pas voir un processus existe. C'est donc un défi. Et c'est un défi, il ne faut pas se le cacher, parfois c'est un affrontement. On a beaucoup évoqué euh, la démarche du groupe des vérificateurs et l'annonce qui avait été faite il y a quelques, quelques jours euh, euh, au Pays Basque Sud. On aurait pu évoquer une démarche qui avait été faite auparavant et qui montre bien la nature de l'affrontement quand une organisation de victimes a voulu aller devant la justice internationale et devant la Cour pénale internationale pour faire déclarer les crimes de théa comme des crimes contre l'humanité, sachant bien que ça rend beaucoup plus compliqué toute mesure éventuelle de retour en arrière, et en tout cas d'amnistie. Donc on voit bien qu'on est dans un défi, et ce défi-là, il suppose un grand courage pour continuer, avec acharnement, à rentrer dans cette voie de l'unilatéralité, parce que ce défi-là, au fond, il suppose de surmonter à la fois le déni de ceux qui disent qu'il n'y a pas de processus de paix, et puis même le mépris, Raymond Kendall a parlé d'arrogance, de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de processus de paix. Et c'est la première chose qui me paraît s'imposer à l'issue de notre forum, cette nécessité de toujours imposer un processus, y compris et surtout vis-à-vis -vis de ceux qui ne veulent pas y adhérer. Le processus de paix tel qu'on l'a évoqué, et les recommandations me paraissent aussi aller dans ce sens, n'est pas seulement un défi, mais il est aussi, si on y prend... Euh, Prends garde d'y réfléchir, une véritable mutation, et une mutation extrêmement importante. On l'a évoqué dans la première table, notamment, le passage du, des mesures particulières à une globalité qui est incarnée par les recommandations. Et, et on voit bien que tout ça, c'est une transformation de la société. Parce qu'on va passer, grosso modo, euh, de la répression à la réinsertion, à la réintégration. On va passer au désarmement on va passer de l'amnésie à la mémoire, à la mémoire assumée, parce que c'est important de le dire, il, il n'est pas, pas faire insulte à la souffrance de certaines victimes que de vouloir faire reconnaître l'intégralité de la mémoire. Donc on va transformer des pans de la société. Mais cette transformation par pans aboutit à une transformation globale, parce que là encore, et on l'a évoqué, je crois, me semble-t-il, en partant de la guerre d'Espagne, la question fondamentale me semble-t-il, du processus de paix, c'est bien la question de la politisation de la question basque. C'est-à-dire, au fond, de faire que la question basque devienne ou redevienne ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, une question politique, par laquelle on va répondre avec des instruments politiques quant à la nature, l'évolution et le statut d'un peuple et d'un territoire. Là, le processus de paix, c'est aussi et c'est surtout transformer la société, c'est-à-dire, au fond, n'ayons pas peur des mots, c'est une nouvelle étape à la transition démocratique. C'est la construction d'une société démocratique, c'est une nouvelle étape dans la mutation des sociétés, parce qu'une société dans laquelle la violence reste et réside de manière aussi répétée et aussi récurrente, c'est une société qui a d'abord un problème de démocratie, qui a d'abord un problème d'accomplissement et de consolidation démocratique. Le processus de paix et les douze recommandations, me paraissent de ce point de vue-là extrêmement importantes, participent aussi de cette globalité-là. C'est donc un processus qui suppose une mutation. Mais je dirais que, peut-être, ce qui me paraît, et je veux bien recondiquer que ce choix est parfaitement arbitraire, me paraît le plus important de ce qui relève de nos débats aujourd'hui, c'est que le processus de paix, on a parlé d'unilatéralité, on a parlé de défis, il est aussi un échange et peut-être même un partage. Un échange et un partage, pourquoi Parce qu'il suppose et Anaïs l'évoquait encore lors de cette dernière table ronde, il suppose une ouverture, une accumulation de forces, une multiplication d'initiatives. Paul Rios le disait. Nous sommes la société, et c'est la société civile qui va s'emparer du processus. Et la société civile qui s'appare du processus, ça veut dire que processus, ce processus-là va se renforcer socialement, mais va aussi se diversifier politiquement, méthodologiquement, qui va devenir un processus manifestement ou vraisemblablement pluricentriste, avec plein d'organismes, plein d'éléments, plein d'expressions, et qu'il va nous falloir, nous, les observateurs et surtout les acteurs, s'adapter à cette diversité. Être capable de fédérer, être capable d'associer, être capable d'ouvrir le processus. On a parlé tout à l'heure, et il faut effectivement leur rendre hommage, de l'exemple de Hachik Béritus et de cette initiative venue de la volonté de quelques-uns de mettre face à face pour pouvoir se parler des gens que le conflit a opposés. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. L'échange et le partage vont devenir la règle d'or du processus. Il ne me paraît pas imaginable de réfléchir à un processus qui se socialise, sans parler d'un processus qui se diversifie et donc qui nécessite peut-être une gouvernance ouverte sur cette idée-là. Et les recommandations me paraissent participer de cette idée-là. Et puis, dernier point, et vous comprendrez que nous sommes dans un amphithéâtre de la faculté de droit et que je suis quand même un professeur, il me paraît important de noter qu'une des dimensions, et là cela a été aussi très souvent évoqué, de ce processus, c'est la pédagogie, la formation l'information, la sensibilisation. On le sait, nous vivons dans une société civile qui, globalement, ignore le processus de paix. Nous vivons dans une société civile qui n'est pas spontanément au fait de ces questions-là et qui, en plus, a été très fortement marquée par un certain nombre de stéréotypes, plus ou moins rapidement véhiculés par un certain nombre de médias. Je le vois bien. Je fais cours toutes les semaines dans cet amphithéâtre, face à un public nettement moins attentif, mais la vie est faite ainsi. Et je sais bien que si j'évoquais avec mes étudiants la question du conflit basque, je verrais bien se dessiner une espèce d'attention parfois exotique, parfois sceptique, mais qui nécessiterait que ces étudiants-là, qui n'ont rien contre cette question, puissent être formés. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être l'effort que nous devons faire. Parce que oui, le processus de paix est une matière est un élément important, est un élément important pour le Pays basque, à enseigner au Pays basque, mais c'est aussi un élément important parce qu'il nous permet de comprendre le monde. Parler de la paix au Pays basque, c'est aussi, Pierre Azan l'évoquait, parler de l'Ukraine et de sa transition démocratique, parler de la Crimée et de son processus d'autodétermination et de séparation. C'est parler de la mémoire au Pays basque, c'est aussi parler de la mémoire dans d'autres pays. C'est le même problème, c'est la même question, avec des intensités certainement différentes, de la question rwandaise. Il est beaucoup plus facile, c'est un paradoxe sur lequel il faut réfléchir, il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'organiser un colloque sur la question de la Crimée, la question de l'Ukraine ou la question du Rwanda, d'évoquer la question de la mémoire que d'évoquer la même question au travers de l'exemple basque. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité collective de conscientisation d'un certain nombre de personnes participant de la société civile. Et c'est sur cette volonté collective, sur cette conscientisation que je voudrais conclure cette rapide, rapide synthèse en vous disant qu'il faut passer effectivement du constat d'échec, du constat des difficultés, au constat des opportunités. Anaïs le disait tout à l'heure, qu'il a énormément de projets, énormément de propositions. Je voulais simplement dire également que l'université, la faculté, en dépit de certaines hésitations, avait Là encore, une volonté de s'impliquer dans ces questions-là. Pourquoi Parce qu'il vient par exemple de se créer à Bayonne une association internationale francophone de la justice transitionnelle. Que cette association internationale, que j'ai l'honneur de co-présider avec un certain nombre de collègues, euh, va mettre en place une université d'été sur la justice transitionnelle et que je vous l'annonce, nous allons accueillir au Pays Basque intérieur, durant l'été, un séminaire avec des étudiants venant de toutes les universités françaises, mais aussi de Palestine, mais aussi d'Israël, mais aussi d'autres États, pour parler de la justice transitionnelle. Et nous espérons que Mme Carla Del Ponte, l'ancienne procureure générale du tribunal pénal pour la Yougoslavie, viendra conclure ce processus. C'est aussi une initiative. Et puis, nous en avons d'autres. Et puis, c'est ce que disait euh, tout à l'heure Pierre Azan, l'exemple basque sert à comprendre le monde. Nous allons partir. Une délégation de l'université de Pau va partir faire un séminaire sur la justice transitionnelle, en Palestine, pour travailler avec les étudiants palestiniens. Nous allons partir également à Saint-Pétersbourg pour parler de la Crimée. Et bien, dans les deux cas, nous allons parler de l'exemple basque. Et, et, et, et nos collègues étrangers sont intéressés par ce qui se passe ici. Donc, je crois qu'il faut, euh, Anaïs le disait, paraphrasant Jean-Paul II, j'imagine, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est le, le problème des citations. C'est que parfois, elles sont lourdes à porter. En tout cas, n'ayons pas peur de ce qui se passe ici. Assumons-le. Soyons fiers et soyons conscients de cette de cette implication. Et je voudrais dire simplement, pour conclure ces, ces quelques rapides phrases, que nous sommes, nous vous sommes tous, les membres du groupe international de contact, et ils comprendront ici combien cette remarque vaut de soutien et de solidarité face à ce qui s'est passé hier et qui n'est pas à la gloire de, de, de l'État qui vous a reçu, mais nous sommes tous très reconnaissants de ce que vous nous avez apporté, parce que non seulement. Brian et tous les autres, vous nous rendez plus savants, mais surtout, vous nous rendez meilleurs. Je vous remercie. Bon, Laboure, mille schermen en debatten. De nei, foro Christona, e, e, bete dugo, apostoa, en mengiren e, iruel kartek, benan, sweke e, rebaai, en men e, isanda, en istachun e, onetan. De verritzere forum bat, e, ostopoekin, askena, antolatoginuen, e, horroreramansiguten, et à Madrilenzen, et à Lyontan. E, ...international kontatu grupekoak uh, konbokatu zituzten. Orduan eskerrak bakibidearen partez ...Noski fakultateari jean Pierrek errandu, ez da erratsa izan foru hori komplikatua delakot estatuen jarrera yumugan jartzen denean gauzak uh, antulatzea bainan eutsi da. Uh, gero io apostuari eta milesker gaundi bat ...milesker heeft een ...International Contact gegeven, die ...dena egindutena foro hori... ...egindadin... ...eta een ...zenta hori zen... ...denen apostua... post geïndadineerd, ...lehentasuna etzen een ...lehentasuna zen... een ...ta geïndadineerd, die heeft een post geïndadineerd, een Milesker, wil de Parte hartze eta animoagatik, Agatik, de Sinechi de Sagun, de Gugi de Lagilsa, Sico Dugun kookte debatteer. Bakke videoet hebben jonaak antolatu. Bakke forwan segitu al isam Dugun debatte interessegeria. Miljochker Anaïs Funesas, Paul Rios Henri Duhalde, Raymond Kendall eta no lasse serie antolatuilia. Jean-Pierre Massia serie askeen ietsa presentatu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 dat bestelde stel je, achter.